Petit Noël qui vient tous les ans pour gâter les petits enfants Ce soir j'ai mis mes petits souliers, faudrait tout de même pas m'oublier Ma mère m'a dit que j'étais trop grande, si elle savait ce que je vous demande Qui me suivrait partout Comme loulou, mon toutou Tout rose et blond Et la bouche en cœur, Comme Toto, mon baigneur Heureuse, je lui donnerais des baisers Comme mon mouton frisé C'est lui qui dormirait dans mon lit Comme mon ours Bengali à des poupées de satin blanc que mon mari sans plus de discours sache me dire amour toujours ce qu'il me faut tu m'as bien compris c'est un petit joujou mari un bon garçon pas trop subtil Comme un pantin docile, il ne songerait pas à se venger Si je voulais voyager généreux et bon comme un roi mage Sage comme une image, l'âge nous surprendrait sans jalousie Au terme de la vie Ik ben de